Unité 4. Leçon 1. Exercice 1. Distinguer V et F. Cocher. A. Qu'est-ce qu'on fait B. On va à Florence C. Tu as envie D. Je veux bien. E. On va faire quoi F. Visitez le musée des offices.